10 pour pour 100% pour cent pour cent Soixante et dix pour, cent pour, cent pour cent. classable le moins Moins réduisable ou résumable Sérieux, humoriste et humain Soixante et 10 pour 100% soit cent, cent pour cent Soixante pour cent pour, cent pour, cent pour cent. Bonjour, ici Réal V Benoît et Claude R Night. Qui accro tout comme vous. Ça vous présentement. 70%. Bonne écoute. Mon mon mon mon mon mon c'est pas qu'êtes Yeah. Yeah. <rire> c'est pas une annonce de screen net ni de lunettes annonce de marché en face du terme mais nos de mettre au bérit la m'a plus ouvert jeudi vendredi d'un des dimanches pis à toutes les mois des spectacles qui changent Mario Pellechat en spectacle les 5 et 8 septembre qu'est-ce que you l'a vous voulez vous voulez des chemises qu'est-ce que vous voulez vous voulez des calçons tout ce vous voulez au du palais du c'est pas en c'est pas une annonce de lunettes, ni une annonce de Diplodocus, ou euh, en tout cas il y a beaucoup de choses desquelles c'est pas l'annonce euh, <rire> Salut, c'est Tommy, euh, je voulais commencer l'émission euh, avec ça parce que c'est ma fête aujourd'hui C'est la fête à Bye. Tommy! À moins comme comme plusieurs gens le savent c'est tout le mois de mars et ça culmine le 23 mars c'est la, la courbe algométrique traditionnelle <rire> <rire> et, et voilà donc on commence à être de moins en moins dans ma fête mais comme c'est pas passé grand chose hier je suis juste allé voir Tommy Wiseau live et j'ai fait une photo de Luther donc c'est juste banal mais euh, hey, sinon euh... Tommy, Tommy j'ai quelque chose pour toi là vu que tu mentionnes que c'est ta c'est ma fête Bonne fête, bonne fête Mon cher Tommy, c'est à ton tour oui. De te laisser parler d'amour D'amour, d'amour Et quand se joue, les gens autour oui. Te parlent encore d'amour Non, non, voilà, c'était Daniel Gabriel effectivement qui nous avait envoyé ça dans le, dans le bon vieux temps et que ah. j'ai récupéré aujourd'hui cette date de 2010. Danny ça. Daniel, je te remercie, c'était la, la première fois que tu m'avais écrit une chanson de bonne fête et j'espère que ça va réarriver et je, je dois confesser en public devant tout le monde que à la fin quand que ça fait joyeux anniversaire Tommy Godet. <rire> J'avais vraiment comme vu un bad omen, tu sais, quelque chose de négatif. Euh, sinon, ben, on a eu Paquette, je veux vraiment en parler un petit peu, parce que Paquette, c'est euh, Jonathan Simon qui me l'a fait découvrir, et euh, c'est à part, je dirais, depuis le Hétérosexual Awareness Month que j'ai découvert il y a à peu près un an et demi, c'est ma nouvelle euh, source de rire et de réconfort préférée. Euh, on est quoi? On est en 2014, et... Euh, je le dis live à la télévision, mon acoufène dans l'oreille gauche euh, s'est réveillé d'un degré que je n'aurais jamais su imaginer et je vis des moments devant vous en public et, euh, en essayant de garder le sourire, mais il se passe quelque chose dans ma tête de très très désagréable. On va essayer de mettre de l'audio joyeux là-dessus, ça va peut-être nous aider, euh, parce que c'est le mois de marche, c'est le mois de ma fête, mais c'est aussi le mois de marche. C'est le mois de la prévention des chutes dans les escaliers. Euh, le printemps arrive, ça fond il y a plein de petites couches dures. On sait pas si c'est glissant, on sait pas si c'est praticable Il faut faire attention, on le rappelle. Et les deux folles que j'ai ici euh, vont nous jouer une chanson là-dessus. Mais avant, euh, j'aimerais peut-être euh, partager avec l'univers une bonne nouvelle qui est en train de se passer euh, présentement. Vous êtes en train de dans... Re... J un, un album un album yeah! yeah! yeah! c'est donc une excellente nouvelle j'ai hâte de voir ça de de l'entendre aussi il va y avoir toutes sortes de battantes auto peut-être une fête de un lancement oh! ça s'annonce ah, oui, pour quand ça, euh, à l'automne qu'est-ce qu'on a dit ouais On a Le mois de novembre, pourrait... le ouais. mois de plus plate euh, de l'année, on a décidé ah, de passer. Bon, là, on, on va vous vous vous vous mettre de, fois, de bon mal, mal, en paix. C'est bon, ben, on va faire de quoi avec la foire peut-être. Ah, oui. ah, on ah, l'annonce ah, en oui. avance avec <rire> tout le monde. Euh, tout va bien aller. <rire> Sinon, ben, euh, vous ne jouez pas Magic, hein, toi tu as déjà joué. Oui, je t'ai même battu Tommy, t'en souviens-tu? Oh! <rire> Et après sa retraite, après comme la grande courageuse. <rire> Exactement. Exactement, toi René. Euh, moi, j'ai déjà joué dans un voyage parce que les gars avec qui j'étais jouaient puis m'ont forcé à jouer, mais... Ils m'ont forcée? Culture de magic? C'était quand, <rire> euh, ouais. quand même un peu le fun. On en avait acheté en allemand, on comprenait rien, c'était bien normal. Et voilà, donc que de doux souvenirs. Mm. C'était un voyage en quoi, puis quoi? C'était en Allemagne, entre quoi, puis quoi, entre moi, puis euh, le monde. C'est ça, ça <rire> voilà. Donc, c'était loin. Bon, ben là-dessus, euh, je voulais jouer votre chanson. Euh, Peut-être que ça vaut la peine de mentionner que qu'Étienne Forêt est en studio avec nous. Vous l'avez ouais. entendu. On a Guise qui est là avec une belle chronique. On a aussi Mathieu, pense je pense je l'ai... Oui, il oui, est ça? là, il est là. Il était de côté, je le voyais pas. Ha, <rire> <rire> <rire> et, et puis, ben voilà, on a 70% on ne peut plus traditionnel qui va être aussi habité, et ça, je suis très, très heureux de le dire, par un de mes acteurs préférés, qui est dans un... En fait, c'est comme le seul réalisateur qui n'a jamais connu. Euh, on parle de l'excellent Tonino Ricci, c'est le réalisateur. Et l'acteur, c'est Conrad Nichols, Akoa Luigi Mezzanotte, Akoa Bruno Metidi. Donc, le gars, il est... Hein? C'est ça, les films italiens. C'est post-apocalyptique, c'est roche, Mais pour l'instant, on est à 70%. Et je laisse toute la place à Marianne et René, Deux folles avec une guitare, cette fois-ci. Merci. Les escaliers ne sont pas nos alliés, faut pas sous-estimer, il faut même s'en effrayer. Si leur première fonction était passer les plafonds et sont l'âme de fond de la destruction. Destruction! Le mode de marche en prévention. Euh, ménage le rire. Relève le petit. Ménage le rire. Voix d'amis. Ménage le rire. Voici prévention. Ouais. Dans les escaliers à ma. Yeah. Et on garde pied. Dans les escaliers, ça marche Et me garde hors de danger Faire attention dans les escaliers Et Ça, ça marche. marche Et me garde hors de danger Faire attention dans les escaliers Faire, Faire attention, attention Dans les escaliers Ça marche Faire attention Yeah! Yo! Come on! Faire attention yeah. Yeah. Dans les escaliers, ça marche T'entends? Faire attention, faire attention Faire attention, faire What attention, faire attention. Mmh, mmh, mmh. Le mois de marchand prévention Wouhou! Le <rires> Merci beaucoup! Hey, C'était ouais. super! Vous êtes à 70% par le clip, Guiz! On poursuit l'émission! Merci les amis! Bye! À tantôt, en fait! Ouais. On écoute des clips! Ça va être excellent Steve Hackett qui a fait une version live de Horizon. Euh, ceux qui s'en souviennent, c'était sur l'album Foxtrot euh, juste avant. Euh, Suppers is Ready qui est un opus de Genesis, un classique. On est avec DJ George en studio. C'est la Dany, Daniel. ouais on a retrouvé ça. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait jouer ça. Oui, oui, oui. Habit-il nous a, ouais, ouais, ouais. Habit Merci, nous a fait un beau background. Oui, alors en ce moment, on a moi qui mets un disque. Euh, voilà. <rire> c'est fait pour fonctionner en loup, puis c'est fini que je l'enlève, je le remets à même place. Ça fait que tu sais, c'est super bien passé. Donc, euh, aujourd'hui, tel qu'annoncé qu précédemment, c'est la fête de Tommy Goddett. Ouais. J'ai donc apporté euh, des chansons de godette et une chanson de Tommy. Euh, pour faire mon top 5 Tommy Goddett. Okay. Voilà! <rire> c'est bon, c'est thématique! Ben, écoute, ça rapport au bout. Euh, y a, donc, en première... En cinquième, pardon, en cinquième position, euh, j'ai décidé d'y aller tout de suite me débarrasser du, du, du plus intolérable. On l'enlève <rire> du chemin tout de suite, là. Euh, il s'agit de l'infâme Mathieu Goddett et euh, Les murs ont des yeux. Cet ah, oui. ancien loveteur. Donc je passe ça tout de suite. Voilà, moi je l'entends pas, je sais pas, ça s'entend dessus, ça joue dessus. Euh je mon je... son est monté de ton côté. Moi le son est monté, tout est supposé être correct. Je vais grésser avec mon fil, des fois ça résout des problèmes. Oh non le débrancher puis je vais le rebrancher. Hein? Ça, ça marchait tantôt. Ça, ça marchait tantôt. C'est-tu à terre qui est déploguée là, Jean? Ah là, là mon Dieu! On est à 70%. 70 pour ça ça pour fait ça. quand même assez ben, longtemps, longtemps ça. que ça pas arrivé. Un spécial ouais. problème technique, ouais. ça me rappelle la belle époque de Choc.fm. Choc.fm ouais, oh. <rire> Choc <rire> qui est devenu depuis euh, Choc.ca et oui. qui a été euh, récemment racheté par Patrick Lafrance. Ça s'appelle maintenant Choc.tazor. <rire> voilà. Donc, est-ce qu'on est qu a du volume? Moi, en tout cas, je, je, je diffuse là, de mon côté. Oui. Oh! Oh non! Oh C'était moi! Oh. Ah. Ah. Ah. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais pas tant que ça qu'on entende les deux ronds des, <rire> des yeux. Ben de ouais, oui. Un, euh, ma soeur appellerait ça un acte manqué. Voilà. Okay. Ma soeur est psychologue. On salue les psychologues et l'écoute. <rire> Hashtag le bon Dieu est pas fou le <rire> oui. Hashtag le soupe cassé est pas que, euh, va écouter un petit peu Mathieu Godoff. Ouais. Si c'est moi le dernier qui va le savoir. C'est mon ancien lofteur. Oui, ça dans le loft. On inspirer ça. Ça veut dire que ça peut être positive d'être dans le Tu, moi, veux, tu veux veux créer. peux okay. boutons, ouais. créer. Tu peux créer? Tu peux créer? En cas, ça, je suis d'accord avec toi jusqu'à là. Moi <rire> <pouvais rire> j'ai une excellente anecdote euh, par rapport au loft Il euh, y avait un client une qui se tenait, euh, un chanteur semi-professionnel Qui se tenait dans un karaoké où je travaillais Et il avait été approché par euh, un, un gérant qu'on ne nommera pas Et on il avait dit on va partir ta carrière dans le loft Donc ça vas participer à, à Loft Story et on va se servir de ça comme tremplin ah, Donc ah, probablement ben. que finalement ça a été l'admission avec Mathieu Godin ouais. Ce n'est pas stageé Ouais, ben, wow, on en apprend <rire> tous les jours Au niveau de la scénarisation ah, En cas, ça a bien hein, marché hein, Sa carrière s'est lancée d'aplomb <rire> <rire> Ce temps-là on en entend beaucoup parler Donc ça c'est tiré de son <rire> album euh... C'était en quoi C'était en 2004 Genre 2005 Ça fait un bout 2004 c'est ah, l'album Road Trip quatre. C'est oh, oui. Mathieu Godet <rire> <rire> <rire> <Road thread. rire> Dans le lop Il est parti sur la route Il est tombé en panne dans le bout de Trois-Rivières <rire> <rire> euh, <rire> Donc bon, maintenant on va y aller avec une chanson euh, un, De Tommy euh, C'est pas, pas un Godet Mais c'est une, euh, une toune C'est même pas en fait, écoute, ah, le lien est loin Est-ce que vous vous rappelez tous de la chanson I Think We're Alone Now de Tiffany Oh, moi non Non? Ben, ben peut-être. Euh... Euh, ouais. voilà. bon. <rire> Tiffany, elle, oui. C'est une drame faite générique. Oui, je sais quoi. Alors, Tiffany, elle, elle n'avait pas inventé ça, évidemment. Elle avait genre 15 ans. Ben oui. là tu n'es euh, pas capable d'inventer rien. On dirait que ah je suis rendu Mathieu Boudreau. Donc, <rire> comme quelque chose qui me passé une bulle dans la tête. Euh, puis là, ben, elle avait pris ça de euh, Tommy James and the Shandell's. Puis moi, je me suis dit, on va quand même pas, c'est un peu hors c'est tapé, c'est Tiffany. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va sur euh, YouTube, on, on écrit « I think we're alone now, worst cover », puis on parle ah, de oui. premier. Je <rire> euh, n'ai pas été déçu encore une fois. Merci, YouTube. Ouais. À YouTube, c'est une bonne source de hit. Donc, euh, il s'agit ici de And Yoshiko run. Dark Soul, Dark Soul euh, qui va nous chanter « I think we're alone now » comme elle seule peut le faire. Alors là on est Dark, Final... Soul. Dark Soul Alors voilà, tiens, on a fini l'autre On y va C'est du beau karaoké Je sais pas si tu peux le monter un petit peu pour, pour nous ici, Tony Show Max Pour mm. vous, vous ça, les bons amis okay, En quelle on a enregistré ça l'année passée, en 2013 Children B.A. That's why the time when we're together And what we play? Ha! Ha! We don't understand us Or we're running just as fast as we can On the other side of the studio You have to play a little bit of a chandelier ben oui! C'est la meilleure idée qu'on peut savoir C'est compliqué de faire ça Ben, on se tape un chandelier On se tape un refrain Faut que taille aussi le programme Photoshop If our is the only sound Tic tic tic tic tic tic tic Alors voilà Yoshiko Dark Soul, une toune de Tommy euh, Deuxième génération de cover Look at Ça c'est comme euh, ma belle-mère aussi elle me dit ça Que une copie d'une copie d'une copie c'est pas bon Fait que des fois quand je copie des tounes euh, En MP3 Mm -hmm. voilà. Mais c'est ça c'est ça que ça peut euh, ça ça peut faire hein? on part avec de euh, Chandelier puis après ça euh, Téphanie puis de Yoshiko Dark Soul Dark <rire> Soul <rire> Dark Soul ça va tu On dirait comme un, un, un, un sidekick de squelette <rire> Bon OK alors là euh, c'est sérieux il y a deux caméras je sais plus où regarder euh, vous vous rappellerez peut-être de la chanson euh, Madame X de One et 2. Oui. On avait on avait fait euh, Israël Trudel Denis l'année dernière il fait tout jouer dans le temps de choc point hasard et mm -hmm. puis ensuite de ça euh, moi j'avais fait une chronique là-dessus. Euh, donc euh, juste un petit rappel de la tune. Mara mm moi. -hmm. Voilà. Épaule du Ben oui, il y avait Godhead Smith, euh, ton, ton fil là, de la misère. Tu penses? Ouais, ouais, ouais. Je vais arrêter de bouger mon, mon, mon truc. Mm -hmm. Alors, il euh, y avait Godhead Smith là-dedans. Alors, j'ai réussi, Tommy, à mettre la main sur un album de Godet-Smith, elle-même, oh. c'est Françoise Godet-Smith qui était une féministe avant l'heure, qui avait écrit un journal féministe puis qui avait une chronique à la radio où tu t'appelais pour euh, donner tes problèmes puis tu avais des Ouais, puis elle parlait c'est important que ça existe quand même, c'est c'est une ouverture. Merci madame Godet-Smith. Ouais, ah, oui, oui. Hey, écoute. Euh, donc euh, on va écouter euh, c'est en fait ça c'est tiré de l'album Heure d'amour euh, qui avait été créé pour euh, des nouveaux parents, ça les préparait à ce qui s'en venait. Donc je l'ai dit d'ailleurs ça à Israël Trudel-Denis, la boucle les bouclée, oui, qui vient d'être un nouveau oui. père la semaine passée. Ben oui, ben oui. On lui souhaite bien du bonheur et bien peu de sommeil, donc on pense <rire> ça. <rire> Il faut que tu sombres à sa première prière. Non, ça joue-tu plus? Là, mm. on l'a. C'est encore la meilleure, parce que cela fait souvent plus que trois fois par jour. Elle nous parle de faire, l'importance de faire pénici la prière lui, avec Seigneur, notre enfant. Ah ben ce oui. Ceux qui l'ont préparé, et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Mon enfant, ceux qui l'ont préparé ce repas, ce sont d'abord ceux qui, dans le mois de mars, commencent les semis des tomates, des okay, choux voilà. et des raves, le du sel et des, des tomates concombre. à chaque fois ce Donc là, dans évidemment, c'est un peu long c'est un Transporte peu de rave. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mix entre et ça et Electronic Funk du groupe M1. C'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa. C'est encore la meilleure, parce que cela fait souvent plus que trois fois par jour. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez-toi. Ah Ensuite, oui, bienvenue! J'irais que la baie, moi, l'ai-tu? C'est dans le style d'un « Qui la fleur? » Oui! Ce sont d'abord ceux qui, dans le mois de mars, commence les semis des tomates, des choux et des rafs, du bon sucre voilà. et des À, à ceux qui en suivent oui. en avril transportent oui. ces ben, plans le verrai, dans la le terre de Chine. <rire> <verrai. du> <rire> Bim, ça, et ensuite de ça, bon, pour terminer euh, ce top 5 des Godettes, ça, euh, je ne peux évidemment le le pas le passer le à côté de l'album de, la de Un, famille, un, un Party le Ben Le Fun le volume 1 de la ah famille Godette. Volume 1! Voilà, je sais, j'attends encore les autres volumes. Je ne désespère pas. Ça date de 84 donc tout est permis encore. Ils sont sûrement à quelques-uns. Peut-être pas les plus vieux, mais les plus jeunes doivent être encore en vie. Mais non, pour vrai, peut-être qu'il y en a d'autres volumes j'ai juste pas fait que si vous les avez à la maison vous me le dites pis, euh, et voilà donc on va écouter les deux meilleurs de cet album-là donc en deuxième position euh, la chanson Timoine de Roland Godet euh, qui est incroyable surtout parce qu'il y a un grand bout du refrain que personne est capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit donc euh, à chaque fois je la fais jouer c'est le défi et on m'a proposé toutes sortes d'affaires euh, mais en tout cas rien qui me satisfait jusqu'à maintenant à votre tour Si sa madame Après s'avoir frappé Elle apporter vie de vendeur Un peu rapide plan, comme style Ah oui, tiens-moi, ti rentreras Ti rentreras quand tu voudras Oh, toujours tiens-moi l'tis Brom, madame, j'fais frambois Oh, toujours tiens-moi l'tis madame, Après qui l'eurore Les gens répètent la même chose, clairement Je sais pas si c'est quoi Brom, bras, As tu les paroles, -tu, non, les paroles? Tu, paroles. tu les paroles, oui, c'est comme, à la oui, ouais, comme à la Ah, la... ils ont été écrits de quelque part. <rire> c'est l'Évangile selon Saint Matthieu. Moi, la cagette. que Timoine, Roland Gadette. Oh, les non, oh. Ah. Hey, hey. Ha, ha. Calme, il n'y a plus d'hivage. Non, non, tu reviens. Hey, la maison. On est rendu à la première position de ce top 5. Donc, euh, je n'ai pas le choix, évidemment, de mettre ça en premier. C'est la meilleure chanson de l'album Un Party, bien fun, volume 1. Bon. On, on la connaît, elle. Oui, là, ouais. la connaissez, c'est ouais. sûr. Ouais. Mais il faut que je la mette, c'est un incontournable. Donc, Roland Godette, encore une fois, qui nous chante l'arithmétique dans laquelle il lève son verre à la santé des nombres naturels positifs. <rire> ouais. Donc, on y va avec ça, l'arithmétique. Je pense que peut-être, j'ai l'entendu, c'est tout le fun d'épiercher quelqu'un. <rire> Hashtag culture du Guise. <rire> à la santé de nos deux, à la santé de nos deux, À la santé de nos deux, à la santé de nos deux, la santé noe de nous deux à la santé de deux à la santé noe de nous deux mon vieux la santé noe de la santé Est-ce est ma patente? La patente de dossier. La patente de dossier. No la patente de dossier. La patente de dossier. <laughs> <pris> santé comme un exercice de programmation de la session d'automne numéro 1. En cas du cas, un jour, mes étudiants auront programmer. Ça, c'est clairement une boucle dans une boucle. Voilà. Ben, oui. Quand tu dis, on cherche des prétextes pour boire. À qu'on <rire> qu boirait bien, bien, au oh, 8. <rire> Radio 10. Et, et, et la toune sera, bien sûr, à 63. Voilà. Par <rire> bord de deux Alors ça arrête à 2. 9, 000, 9 000, 6 5 4 3 la fin nos 2 à la fin 11 là, étonnamment. Ouais il est allé hyper c'est comme si la tone n'était pas si longue à son goût c'est ça. Puis c'est dit ben là ça rajoute 14 c'est dit on va faire à la fin des nos 14 une petite exception de dans, de dans le code de là, à programmer pour un bonus. L'exercice s'écrit tout seul. OK, au final maintenant. À la santé de nos douze, <rire> à la santé de nos douze, à la santé de nos, nos douze. À la santé de nos, nos 12, à la santé de nos 12, nos 11, nos 10, nos 9, nos 8, nos 7, <cute> nos 6, nos 5, 5, nos 4, nos 3, nos 2, 2, 2, 2 nos 1, 1, mon 2. vieux. À, à la santé de nos 2. Dou dou. Nos 2. est bon bon ben on est passé au travail. Merci beaucoup, Etienne. Je ne suis plus le même. On est à 70%. Bonne fête à moi. On continue l'émission avec une de mes touts préférées. Pour vrai, vous allez voir. C'est Wayne Scott et Rambo. This time, he's gonna win. gone Salut Tommy! Salut Guiz! Comment ça va? Euh, J'vis des moments à papiers, là. Ouais? Oh, ouais, ben c'est ma fête pis tout, là. Pis ça c'est des affaires euh, qui rendent heureux. veux, veux pas J'ai eu plein de cadeaux. Ben, écoute, j'ai eu un, un nouveau film de... Ah, J'aime mieux pas en parler tout de suite. Là. On va <rire> voir comment qu'on va faire découvrir. Une photo avec Tommy Wiseau. Plein d'affaires. Ouais, hey, ben en parlant de nouvelles, je t'avais parlé que je suis maintenant parrain d'un petit bébé euh, humain euh, venant de ma soeur. Ben oui, ben oui. Pis euh, je me suis dit, t'sais, il faut les élever ces enfants-là, puis j'aimerais ça leur passer ma passion. Donc je me, je me suis mis à m'intéresser à quel jeu vidéo euh, rétro était pour les enfants. Et j'ai trouvé l'excellent Fisher Price, euh, qui est un... Donc euh, Fisher Price Perfect Fit, euh, qui est un jeu pour les 3 à 8 ans. Oh. Alors euh, ça va comme suit. On va ça? Ah oh, oui. Alors voilà, euh, l'intro de Fisher-Price. Déjà c'est intéressant. bah oui, parce que... Ah! Dans la ferme à Mathurin, pas de copyright parce c'est vieux. Alors voilà, l'intro de Fisher-Price Perfect Fit. Alors étant donné que c'est un jeu pour enfants, c'est important que ça soit simple. Donc pour commencer le jeu... Alors ça sera pas long, on va nous expliquer. Alors... Press any button to continue Donc, on appuie sur n'importe quel bouton Donc c'est facile Alors voilà, on appuie Et... Des instructions pour un jeu pour enfants J'étais curieux J'aime ça parce que rendu là, tu peux plus peser sur n'importe quel bouton Oh! Ok Alors, to match and fit each puzzle piece into its silhouette Ok, ça va bien Donc, à un joueur, il faut matcher sans faire de flip. Il n'y a pas de temps limite pour euh, les trois puzzles. À deux joueurs, faut faire la même chose. OK. Yep, okay. OK. Donc, le level 2, il euh, faut matcher <rire> avec des flips. Il n'y a pas de temps. OK. Six minutes. OK. OK. À deux joueurs, on a six minutes pour les trois puzzles. OK. Ça... OK. Donc, le niveau 3... Euh, là il y un temps de limite de 3 minutes pour trois puzzles puis là quand ça à 3 minutes ça descend jusqu'à 0 là fois c'est d'améliorer son hockey euh, à deux joueurs c'est la même chose mais là chacun leur tour mais ça atteint zéro faut que oh, euh, uh, OK OK <coughs> euh, maintenant faut bouger là euh, a, ça bloque la sélection mais là on se prend euh, 3 à 8 ans C'est ah, pour les... Ouais, il, il y a vraiment beaucoup okay, de lecture Ok, c'est pas fini Ok, euh, là les flèches font vraiment bouger <rire> euh... Donc si tu fais une erreur, tu veux facile la lettre Faut que tu appuies sur DELETE Ensuite A Ok euh, Là les pièces tombent un à la fois Niveau 1, on utilise les flèches euh... Ok euh... C'est les instructions les plus longues que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo Et c'est pour les 3 habitants Ça n'a aucun bon sens C'est pas fini là Donc, si le match est correct, bon, ça continue, là, mais sans faire un beat. c'est un jeu pas... Fisher-Price, là, c'est... Fait que ça, mettons, c'est des inscriptions, c'est des... In, des, in, des in, voyons, des indications pour les, les adultes qui pourraient le lire, mais... C'est un jeu Fisher-Price, tu mets les formes dans les trous, y'a... exactement, de... c'est exactement ça, le ben. jeu, en plus. Pis là, en plus, ça t'explique que s'il reste 30 secondes, par exemple, ça va faire 30 fois 10 points, donc ça va faire 300 points. Uh -huh. T'sais, c'est comme... On Pourquoi? Est-ce que Donc, le parent il va expliquer son enfant Alors c'est 27 <rire> secondes Alors tu fais la multiplication de 27 x 10 Elle essaye de battre le score de, de papa mais Oui, <rire> oui, ah. oui. Non, On s'en fout non. Il n'y a aucun jeu, t'sais, même dans Mario Bros T'as pas une vidéo explicative qui dit Si tu sautes sur un Goomba c'est 100 points C'est ça, well, c'est ça tu sautes dessus, on se serait... Oh, voilà, donc je me suis dit je vais jouer contre un ordinateur parce que je suis curieux à quelle vitesse un ordinateur peut euh, me battre à mettre des formes dans chère, des trous. Spell your three-year-old name. <rire> ouais. Parce que c'est important quand t'as 3 à 8 ans, de... je voulais écrire Baby Giz, il manquait une lettre, donc j'ai enlevé le U, donc ça fait Baby Giz. Oh, culture du Giz. Ouais. Ouais, voilà. <rire> non, le P, non, okay, c'est dans voilà. Alors, on va y aller avec le niveau 1 parce que, t'sais, on n'a pas juste ça à faire, on va faire le plus court. Donc, euh, bébé Baby... Fais de ton possible Do your best Appuie B sur con... là le suivi Faut appuyer B maintenant pour continuer C'est moins clair Ah oui ça c'est vraiment oh. épais ça Là la chanson c'était du printemps quand reviendra-tu faire pousser les feuilles Faire pousser les feuilles... Alors je me suis je, je vais faire semblant de me tromper Juste pour voir euh, à quel point l'ordinateur Pour ça va aller plus vite que moi Donc voilà donc... Ah c'est pas la tortue et ah voilà, on enfonce. Mais le... on sentait que le jeu de écrire ton nom est beaucoup plus compliqué que le <rire> jeu. Mais non, mais chance qu'il y avait 12 pages explicatives pour comprendre ça là. <rire> bah ouais, il y a les tortues, il y a des silhouettes. On ouais ouais. En fait, C'est Hydro-Québec un gâteau. You did it. A perfect speed ou continue là puis c'était à tantôt. Ben je pense pour apprendre oh, l'alphabet. Je joue contre électro. Oui, je joue contre le bébé électro 3 8 ans. Donc il y a un parent quelque part qui a appelé son fils ou sa fille électro. Electro. Electro c'est un très bon nom pour une fille. Donc là je me suis connaît. dépêché là je vais le plus vite que je peux pour essayer de gagner, tu Gagner contre contre non, là, Electro. C'est pas l'ordre ce jour. Non, c'est moi ça, là. Encore, ça c'est quoi Oh ouais, j'ai appuyé sur les flèches de toutes mes forces, c'était vraiment bon sur celle-là. Mm. Moi je, je l'aurais pas fait aussi bien mm. hein, Ouais, tu pouvais pas faire mieux là. On plus, vient t es t es de voir le speedrun. Mais là c'est Electro. Calme, moi. moi je trouve qu'Electro est quand même très bon, tu pour un enfant qui veut être meilleur, tu il prend vraiment le chemin le plus rapide ou après presque le plus rapide. Ah ça c'est euh... Y'a un Caméra. petit peu bougé, c'est euh... C'est fâchant Donc c'est le deux, le deuxième puzzle de 3, il en reste un dernier après pour essayer de battre euh, Le suspense c est, c est intenable C'est malade <rire> J'ai vraiment hâte de voir la suite de ça Ça, ça c'est sur la Xbox Oui c'est ouais, sur la Xbox 4 Viens <rire> de sortir hein ça. Non Maudit. Donc voici mon dernier puzzle, encore une fois, je me force vraiment beaucoup. C'est quoi ça? Euh... Mais, donc, une usine? C'est quelque chose en... Un Kodak? Une boîte? Pis ça c'est quoi? C'est une boîte, je pense c'est une boîte. Je pensais que c'était un Walkman. Ça, ça c'est quoi? C'est le jeu ça, auquel on joue. C'est un jeu Fisher-Price. C'est un jeu de mettre les formes. C'est méthode. Ah, Tu un jeu de mettre les formes dans le trou de la forme du jeu de mettre les formes. Et si, bol, ah, ça, c'est la station-service <rire> Fisher-Price qu'on station avait tous. Station-service, ça, oui. Ah, le le camion de pompier, le camion de pompier, ça, c'est ouais. très important. C'est une, une, important. Bien, une de boîte. Ah, et ça. le fameux texte Ah, c'est bon. un gommi. Oui, un gommi. c'est un on dirait. Oh, okay. Donc, voilà. Double, ça you, ça are voilà. Oh. you are a champion. Et voilà. You are a champion. Ouais, c'est la première fois qu'il me disait que j'ai été un champion, donc ouais. je suppose qu'il supposait que j'allais battre l'ordinateur qui avait pas encore joué, mais c'est... Ouais, ouais, tu peux fainer qu'il y ait quelqu'un qui est plus champion de toi encore. Ben, on le sait pas, là. Tu peux finir le deuxième plus champion sur deux. Ah, le fameux point d'interrogation Fisher-Price. Tu vois, c'est la seule à que je me demandais pas c'était quoi. <rire> Et voilà, you did it, a perfect fit. puis il dit... Alors Zator qui est un champion. Tout le monde est champion c'est trop ça. Et voilà, c'était le speed run, c'est la fin. Ah ouais, tu peux commencer mais oh mais. Tu viens d'arracher Gus Non. En tout cas, j'ai hâte de jouer avec avec toi mon petit Léo, le petit bébé à ma sœur. Console qui nous regarde à la maison. Et voilà, bon ben j'ai deux petites surprises pour vous ici, ça vient du passé et du bon vieux temps. Merci beaucoup Gus. merci Tommy. Bonne fight. Merci. Vous aimez toujours le combat d'équipe, hein Juste avant de vous redonner le numéro de téléphone pour euh, nos, nos adversaires de ce soir, je voudrais partager une petite pensée avec vous, avec Grolo à l'Hôtel de Ville. On va l'avoir, notre permis de yeah! yeah! OK. Alors, euh, je sens que vous êtes tous crampés à la maison. <rire> vous tombez en face de vos divans. Donc, sans plus tarder, votre numéro de téléphone. Si vous vous mettez pour les scorpions, vous avec... Yo! Bienvenue au... Hey, c'est à ça. Regardez ça. Ah ah! Vous regardez leur <rire> campagne clip! <rire> Low view mode! Ce soir, <rire> les, les adversaires sont les Scorpions avec euh, Under The Same Sound. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Si vous votez pour les Scorpions, c'est le 1-900-273-4444. 1-900-273-4444. 1, 1 Et si vous votez pour Bon Jovi, avec Bill of Roses, c'est le 1-900-273-4445. 1-900-273-4445. 1, 1 Le petit caméraman, Marc, ici, très rapide, hein, il travaille par dans coin coins, puis il a cru pour lui! OK! <rire> Je vous remercie sur les premiers résultats partiels. Si vous votez... Si euh, bah, non, pas, pas si vous votez. Écoutez bien ça. Scorpions, 156. 156 pour les Scorpions. Et pour Bon Jovi, 249. Mais mon Dieu! Quelle surprise! C'est Bon Jovi qui mène. Ça me fait plus un pli. On va poursuivre avec les clips tout de suite. Oh! Le clip, c'est quoi? Je ne rappelle plus. Oh! MC cela Au combat des clips! Oh! Bourgelard! Ouh! les Gitiges. Ça peut pas. On a cage que je connaisse. Euh... Euh. Salut Mathieu. Ben salut toi. Puis ben c'est ta fête. C'est ouais, à mienne aussi. <rire> <rire> ah, bonne fête Mathieu. Commence à perdre mes cheveux, c'est pour toi ça. Ben Tu te restes en même temps? Oh ouais ouais, moi c'est le 22, lui c'est le 23, fait que moi il fait 4 ans je vis un party de fête à Tommy Godet, il y a 300 personnes pis <rire> ouais. ouais, je suis l'inconnu. <rire> c'est pour ça que Facebook m'a pas parlé de ça. Ah cool. non, c'est parce sur Facebook c'est pas ma vraie date de fête, je suis né oh. le 1er janvier 74 Facebook. C'est ça coquin. Dans ta face. C'est ça qu'on fête pas. Voilà. Ça reviendra le 1 janvier. The the okay. Non je suis content! <rire> C'est ça, j'pensais que, que, ouais, que mes voix étaient revenus. <rire> euh, cette semaine, Tommy, j'irai pas par quatre chemins, hein? je me suis questionné sur l'amitié. Oh, c'est un, ah ouais, ah ouais, un gros dossier, c'est chaud. Oui. Euh, c'est mon fils qui m'a fait réfléchir, euh, tu sais comment est-ce que c'est, un enfant, c'est curieux, plein d'imagination, violent avec les petits animaux. <rire> ben, il est arrivé du bord, ben sous, à 3 heures du matin lundi passé. Les poings en seins, il dent, la chemise déchirée. Il me dit « Papa! Papa! Pourquoi des fois les amis, c'est pas facile à avoir? » Je me dis « Bonne question! » Pleine de sens, créative. Mais comme tout bon parent, mon premier réflexe, c'est d'expliquer que son geste est inacceptable. Je veux dire, ton fils a 8 ans, euh, il sort d'un bar jusqu'à 3h du matin à se caler de la bière du fort, hein, à se battre avec ses chums, puis t'invite pas. Ils <rire> sont euh, ingrats, les enfants Voilà, c'est ingrat Déjà en tant que parent, hein, tu te questionnes sur le tissu familial hein? La cellule Mon deuxième réflexe À part celui d'arrêter de vouloir taper dans ma progéniture euh, c'est euh, Ça a été d'aller le voir dans sa chambre Puis de jaser avec hein? Des fois, on fait ça hein, Les choses intelligentes Savoir que ce qui s'était passé, pourquoi il s'était battu Puis si c'était s'était battu, au moins m'assurer que c'est lui qui avait gagné Tu sais Oh, faut y aller. Euh, mon père il disait la communication hein, c'est l'art de vivre. Puis il avait raison Tommy. C'est vrai. Ouais. Si l'humanité savait communiquer là, euh, on s'en sortirait un temps fou hein dans les chicanes. Bon, ça serait destructif, ça serait vraiment négatif là pour la destruction du vivant, mais pour l'humanité Ouais. dire, on parle d'une sacrée évolution, là. T'es en train de mettre de l'eau dans ton vin, Il y a un saut quantique dans le discernement, tu sais. <rire> fait que, à l'extrême, plus de mésentente nulle part. Imagine le sourire dans la face du monde, dans la rue. Tu sais, les facteurs pis les chiens qui dansent le matin pendant que le camelot t'apporte un journal de qualité gratuit en te disant merci pour les délicieux muffins que tu lui donnes, pour le remercier, lui aussi, de participer au bonheur d'une communauté unie, tu sais. Imagine là, deux chums qui se rencontrent, là, « Salut, man, ça va? »« Hey, tellement, man, pitoué, malade, man, c'est -ce le fun, la vie, mes adoues! » <rire> Tu sais, c'est... Savoir <rire> communiquer à une nation, là, jamais une nation déclarerait la guerre à une autre, hein. Les fusils, ça serait destiné à la chasse, il y aurait un estique de paquet de films américains qui se résumerait à une fois c'est si un gars et une fille. <rire> « Ça n'existe pas des jeux, ça? Ben oui. Euh, <rire> dans certains, certaines catégories de films, là, les gens qui apprécient la porno euh, comprendront ce que je dis, hein, Giz? Tu veux « jizz»? Je sais, toi, c'est juste un travail alimentaire. <rire> euh... <rire> <rire> euh, on se le cachera pas, hein? Euh, quand on parle de communication humaine, hein? Euh, inévitablement, on parle d'un rapport à autrui. Hein? Et c'est là où ça chie. <rire> vrai, ah ouais en fait, mon père, il disait « Un, c'est bien, deux, c'est trop <rire> ». Lui, parlait de litres de vin au repas, mais ça, ça fête là-dedans quand même. Ça s'applique à plein de choses. Ah oui. Euh, dès qu'il y a rapport, hein, il y a interprétation. Et l'interprétation, on ne sait tous que mélanger à la politique, la religion et l'économie, C'est ce qui va scinder le grand mensonge du bonheur et ce qui va permettre de déclencher ce que plus tard, des jeunes générations de dauphins écureuils appelleront dans leur cours d'histoire l'extinction du singe nu unicéphalocrate. J'suis pas ici pour te parler du futur, Tommy. T'as as assez noir de même, m'a pas garroché du sel dans une mer de soufre. L'interprétation, c'est avant tout personnel. Par exemple, hein, on le dira jamais assez, mais il y a du monde qui aime ça, le groupe de rock Kiss. C'est vrai. Oui. Mais on peut quand même tous en convenir que c'est de la style mode. Ils n'ont rien inventé, à part être le premier band de musique à vendre plus de produits dérivés que de musique. Bon. Ça, c'est excellent là, pour la destruction du vivant. Mais au point de vue humain, c'est extrêmement néfaste. Extrêmement. C'est en passant, je, je le sais hein, que ça peut être vu comme une interprétation personnelle, euh, <rire> à savoir que KISS, c'est de l'hostie de marde, mais euh, non. Ça, c'est... Euh, c'est objectif, là. Ouais, euh, au même titre que l'eau qu'on boit ou que l'air qu'on respire, Chris, que c'est d'ol, KISS, c'est un fait. Bon. <rire> euh, la communication, c'est un échange aussi. Hein? Mon père, il disait « Communiquer, c'est comme coucher avec ta pute préférée sans te protéger. Il y a de l'écoute puis de la transmission. » ouais, ouais, ouais. C'est inévitable. Hein? Euh, dans une bonne relation, faut savoir écouter l'autre, mais aussi bien transmettre le message. Hein? Euh, les humains communiquent généralement très mal. Mon fils, il dit « Papa, j'ai juste demandé poliment s'il pouvait arrêter de mettre de la drogue du viol dans les bières des madames. Puis il m'a dit qu'il faisait rien qui me concernait. » Ben c'est sûr que ça le concernait pas, c'était ça concernait plutôt les madames, un estide dégueulasse, puis espérons-le, un séjour dans le coin pour réfléchir à sa grande bêtise. Mais le gars n'a pas écouté ce que mon fils essayait de dire. Si le gars avait été habile au milieu au, au niveau de la communication, il aurait de suite catché que le « dude, ça pas de classe que tu fais » de mon fils était une réponse à l'agent des stupes déguisé en calinours qui était en train de surveiller, juste suis là. c'est vrai faut comprendre que c'est pas tout le monde qui saisit la différence entre faire l'amour à une charmante jeune femme ou faire de la prison pour tentative de viol. Ah, ça c'est pour moi qui like. <rire> euh, en revanche, hein, le doute savait très certainement comment faire pour se ramasser dans la merde parce que ça a pas pris plus que quatre 5 filles qui battent trip que l'établissement se rende bien compte que c'est pas le rosti de chansonnier hein, qui faisait s'évanouir les clientes. <rire> ça va aller. Euh, t'as beau faire preuve de diplomatie, euh... <rire> t'as beau faire preuve d'une diplomatie, y a pas un diplômé qui peut rester assis devant autant de culture du viol, Mon fils, hein, gêné des agissements de son body, mais persuadé que c'est le moment d'aider un chum en détresse psychologique, il crie « C'est lui qui met de la dope dans les c'est lui! » puis pointe Gab-Roi. <rire> Ça a donné qu'il était dans le même bar Il était fils. dans le même bar mon fils, ce soirée-là. Écoute, euh, le reste, on s'en doute, hein? <rire> Fiston a amené son ami chez le psy pendant que le pauvre vlogueur écoppe. Comme d'habitude. Sauf que Fiston, il se met à réfléchir, lui, t'sais. C'est contrairement au vlogueur. Contrairement au <rire> vlogueur. Euh... Donc, c'est une nouvelle application que j'ai downloadée. Ça puce. C'est drôle, ouais, là. Ben, c'est un crack, aussi. c'est bon, quand tu l'installes, il y a la toune de Minus et Cortex. C'est sympathique. C'est un jailbreak. Ouais. <rire> <rire> euh, fait que là, euh, il, se met, il se met à penser aux conséquences de, de ces actes. T'sais. Un innocent ou pilori à cause des conneries de tant d'autres, sous prétexte d'avoir voulu protéger un chum. Euh, cette famille, il a bogué. C'est comme ça. Il euh, est retourné au bar avec son chum puis avouer leur crime. La drogue dans la bière du cave puis son erreur d'avoir détourné l'attention sur un pauvre ignorant. C'est Ah, ont été battus solides. Ouais. Toutes, toutes, euh, des dizaines d'arrestations, euh, demande de renfort des journalistes. Euh, le lendemain, les journaux titraient bagarre dans un bord de Laval. Le propriétaire est furieux, 300 dollars de dommages. C'est comme ça. L'enquête est allé au fond du problème. Hashtag, tu sais. Ouais. Euh, <rire> Quand j'ai fini l'écoute de cette histoire-là, euh, J'ai essayé euh, de passer à la transmission hein, parce que c'est comme ça la communication t'écoute, tu transmets, tu transmets et écoute. je suis son père aussi à cet enfant là, m'enai. C'est vrai. Fait que euh, j'ai pris mon fils dans mes bras puis j'ai parlé. Tu euh, la vie, c'est une sorte de comptoir à vis, tu euh, <rire> on aurait beau essayer de les classer, c'est si personne, tu sais comme elle classe marche, ils vont toujours finir par se mélanger, fiston, tu sais. Euh, <rire> oui, encore, des vices, il euh, y en a toutes les sortes, t'sais, pis y'a rien de plus difficile que de trouver celle-là qu'il te faut, t'sais. Surtout quand tu connais pas la grosseur de ton trou. Euh, t'sais, dans le fond, ce que je veux te dire, c'est, si j'étais mon père, je te dirais, euh, des vices, c'est comme la vie. En tout cas, ça s'écrit presque pareil. Euh, t'sais, mon père, il disait, euh, des fois, faut juste changer une lettre pis tout change e euh, mais lui il parlait de relation de couple en tout cas. Euh fait que... mon fils il me regarde en plein milieu de mon discours puis il dit papa. Papa moi je pense que je le sais à cette heure. Merci. Je t'aime. Puis il part dans il s'en va ramener son linge de plein de sang dans la buvette, tu sais, comme un. <rire> <rire> moi je suis fier de lui, il est autonome. Fait que euh, en terminant, hein, euh, je suis resté là tout seul euh, dans le milieu du salon euh, avec mes explications de vice. <rire> puis de comptoir. Euh, mon père il disait le bon dieu le sait mais le dirait sans doute Fait que je voulais pas rester sans réponse à propos de cette discussion là, euh, question de moi aussi être illuminé d'un je le sais à si cher à mes yeux d'un certain convaincu. Euh, fait que j'ai demandé qu'est-ce que tu as compris là-dedans Puis il me regarde droit des yeux puis il me dit pour que quelque chose change, il faut qu'individuellement les gens changent. Puis ça c'est pas demain la veille. Fait qu'en attendant, j'ai décidé que c'est moi qui allait changer. La seule chose qui reste, c'est les liens que tu crées puis les choix que tu fais. Puis pour que ça marche, ben, il faut assumer ses choix puis bien de l'amour. C'est Hey, un enfant de 8 Je ans précis. <rire> bon, il est pussé. Il est pussé, c'est vrai, il y a une Exactement. puce dans la tête. Bon. Comme quoi, Tommy, hein Comme quoi, c'est pas parce qu'on est en campagne électorale, il faut qu'on arrête de se dire les vraies affaires. La pureté, hein. C'est ça. Avant tout, Tommy. avant. Tout. <rire> Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est... Euh, bonne fête encore, Mathieu. Merci, ah oui, j'ai une base. Fight, <rire> bonne <fête, Mathieu! rire> euh, Là-dessus, on va écouter... Euh, je suis sûr c'est une de tes tounes préférées. Oui. <rire> euh, AlphaVille, Big in Japan. Ah, oui, ça, c'est dans mes... C'est drôle de ton style, mais, euh... ça.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 Allô ah, C'est Tommy encore, on est à la fin de 70%. Euh, J'aimerais beaucoup remercier euh, Bruno, parce que d'habitude il est là. Euh, J'aimerais aussi remercier Étienne, parce qu'il euh, est là. Euh, J'aurais aimé ça remercier euh, Giz, parce qu'il est à la console et qu'il a fait une bonne chronique. Il y a Mathieu aussi qui était drôle, le fils de Mathieu, euh, que je respecte beaucoup. Et tous les hashtags du monde. Euh, Là-dessus, euh, on s'en va écouter une autre chanson de nos invités spéciaux. Euh, C'est « Les deux folles euh » avec... Chien saucisse! <rire> Avec un banjo, cette fois-là. C'est oui, un banjo! Elle ah, wow! dit que c'est pas un banjo! Wow! J'ai pas rapport! cest que je suis... Jean-Bonbeur. Bye! <rire> <rire> Au printemps, on peut voir les chiens Ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Auprès d'un amoureux chetrou blanc. Savoure l'amoureux Ah, merci beaucoup à vous deux, René et Marianne, on attend l'album à l'automne, mais attention, attention, nouvelle fraîche dans les studios ici à douteux.tv, Julien Bernatchez, notre collaborateur adoré et de passage, et nous a offert une petite chronique, donc Guil, je t'invite à monter le volume du film des vaches, un petit peu le temps qu'on se prépare comme il faut, Alors, on a Julien Bernatchez, surprise à 70%, je le rappelle, on est très content donc euh, voilà, merci euh, merci Guil. Oh, allô. Salut. Ça va Euh écoutez, euh je passais dans le coin et la planète BD arrête pas de tourner. Alors euh, ben je me sentais je me voyais dans l'obligation de venir passer ici faire un tour puis euh, vous pouvez raconter qu'est-ce qui se passe de neuf euh, sur la planète BD quoi Alors euh, d'abord, toujours pas de nouveau Tintin. Aucun nouveau Tintin à l'approche puis euh, je vérifie selon mes sources, il a pas de Tintin qui s'en vienne. <rire> Ça c'est dommage quand même. pas eu de Tintin depuis 1973, là, mais on attend, on s'en verra. Crois tu crois ça, c'est projet-là de ressusciter Hergé, ça? Qui sait? Ah, peut-être. Il y, un... y aurait un film, ça, de Frankenstein. Euh, ouais, c'est ça. De... Frank Hergé. La... Ouais. Moi, rg là, t'sais, il y avait pas Tintin, pas Tintin en 2063, j'sais pas trop, là. Ouais, j'ai parlé de l'autre jour, mais là, je m'en rappelle plus que je dit. En <rire> ah, de ça, par contre, euh, les Schtroumpfs tombe 32. Ah. Euh, aux éditions Le Lombard. Les schtroumpfs et l'amour sorcier. Alors, selon le, le dessus, <rire> on voit que Gargamel va tomber en amour. Je peux la... la... probablement déjà vous en faire une critique. On va l'avoir, on va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir n'est pas pressé. Et voilà. Euh, les Schtroumpfs tournent 32. Les Schtroumpfs fait l'amour sorcier. Je rappelle que Peyo est mort après la sortie du 16e. Alors, on est 16 albums plus tard. Oui, oui. <rire> euh, ça, ça roule. Ça roule. Ça roule. <rire> ça roule. Ça roule. Selon moi, ben, je vais faire la critique tout de suite. Oui, ça va être fait. Euh... Ouais. <rire> c est, c est... <rire> Tu as ah, quand, même ben, j quand même la page couverture. Bah, j'ai regardé la page couverture, ça c'est c'est pour ça qu'il m'a arrêté de faire un dossier entier sur Spike Belle. Je je, Bill, te, je te euh, suis Julien. On, on, on est très content de. Ben, on peut <rire> voir que Gargamel, l'informe sorcier, a trouvé l'amour. Alors, euh, il, euh, je présume une, une informe sorcière. Ouais, sûrement. Puis yeah. euh, c'est ça, il fait que là, pendant un instant des gentil avec les Schtroumpfs, puis là par hasard, il trouve il est où le village, mais là, juste au moment où il le trouve, il puis intéressé par les Schtroumpfs parce qu'il est amoureux. Pis là, euh, éventuellement, finalement, il y a un coup sur tête pis il se rappelle plus c'est où. Pis euh, tout ça, c'est assez... Ouais, ça a euh... Ça a l'air intéressant. C'est assez fade, on va se le dire. C'est pas... Euh, on ré... on réinvente pas à roue, là. Non. C'est pas... comme ça va être écrit en 5 minutes. C'est pas l'album de trop, parce que l'album de trop, c'était 10 albums. Fait que c'est là, on... je sais plus on est où. Mais, Alors, mais euh... moi, j'ai une question importante. Ah, j'ai la réponse, c'est sûr. C'est sûr. <rire> euh... Euh, c'est quoi l'autre passion de Gargamelle par rapport euh, au Shtromf ma parce que là s'il tombe amoureux et qu'ils se ressemblent ils ont les ouais. mêmes passe-temps, c'est sûr que c'est de vouloir attraper les Shtromf puis là s'ils veulent pas plus... peut-être qu'au contraire chemin il fait réaliser que comme autre chose Ah, j'aime ça, c'est bon. Les Strumpf, ouais. <rire> parce que de toute évidence ça fonctionne pas très bien. Là, non, non, j'avoue. Peut-être pas... ouais, de... que ce déguisement je trouve fait puis ils font des petits jeux de rôle puis il court après vrai, dans fait, son château. C'est un album qui s'adresse au public adulte effectivement. Il y a plusieurs pages dans lesquelles on voit Gargamel le pénis de Gargamel. Ouais. Pleuvoir il y a Gargamel qu'il faut oh. puis a... il y a Israël qui est comme <rire> est ça c'est c'est très fade. <rire> Ensuite de ça euh ouais. tombe 45. Génie de l'insomnie. Alors euh, je vais me base sur la couverture, puis je vais vous faire la critique de l'album. Bon, regardez ça, Génie de l'insomnie. Euh, je l'ai pas on va le l'avoir. Je passais ma trame sonore de Porn en attendant. <rire> Ouais. Ouais. Voilà. Alors ça ça va être du, ça va renouveler les choses hein ça. Alors euh, je à euh, si part en fait j'aurais pas dit si on est rendu à quel tombe, j'aurais essayé de vous faire deviner, vous auriez répondu quoi peut-être si Moi rendu... j'aurais été autour de la trentaine. Ouais ça j'aurais dit ça, aussi. Ça, 30 32. Mais Puis non, j'ai j'ai dit. dit, ah, dit... Ah, écoute euh, euh, moi moi je pense j'aurais peut-être 40. Ben 45. Alors <rire> une, une bon. formule gagnante hein quand, Si c'est <rire> si bon pour un album, c'est bon pour 45. Alors euh, dans cet album on voit que le disciple je crois qu'il s'appelait ouais, euh, le, le, le disciple se fait cogner la tête par un robot parce qu'on se souvient que Leonard a tout inventé <rire> en fait selon en cas, selon ce qu'on voit là et euh ça c'est pas très euh quoi dire hein sur Leonard. Vraiment je pense que après que albums, un album comme un album à, des... à plusieurs gags, souvent c'est euh, un ben, gag par vous... page mais ouais. des fois c'est une histoire ouais. aussi. Et les deux. Ben non, avec une histoire complète, il y en a juste un, je pense, celui, celui sur, sur l'environnement. Ouais, euh, celui où et et le... En, ben, y a le tour du monde point puis il euh, euh, y en a aussi un autre. Moi j'en ai un chez nous, c'est sur l'environnement. Ouais, je l'ai lu. Carrément au-delà des limites. Oh, ouais là, quand ouais que tu dis euh, tu le lu c'est au complet genre j'ai ouais, parti j'ai plus de, de, de souvenir ouais. par contre mais je me souviens que ils se rend compte que là, il y a du réchauffement climatique okay. puis là oh. ils essaient d'aller arrêter ça puis ils se il retrouvent dans le passé puis ils vont dans l'avenir puis ils essaient d'arranger ça. Pis... il a aussi inventé le voyage dans le temps. Vraiment ouais, la ça aussi, on a oublié cette technologie là mais Ouais vraiment, ouais euh, est, est toujours parmi nous je présume. Bah ouais. <rire> ça se veut sûrement probablement. C'est un genre je trouve ça incompréhensible puis quelqu'un aime pas ça là C'est comme, je veux dire, c'est tellement bon, c'est c'était drôle, il y avait tout dans Léonard. Les dessins aussi étaient beaux, Puis, euh, les robots. Il y avait le chat et oui, le crâne. Le parler. chat et le crâne. Ah oui, le chat et le crâne ah, oui, faisaient rire. rire. Pas d'albums juste de autres. Et en terminant, il y a un spin-off euh, du crâne, là. Natacha Tom Vendor. <rire> <22. rire> euh, L'épervier bleu. Alors, on va regarder ça. La... Oui, c'est bleu. Ah. C'est sur un yacht, un yacht. Un yacht? Un yacht. yacht. Qu'il faut dire... Natacha, et voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, Il est très euh, bleu, les Il les très a... bleu, l'épervier. Il y a des trous dans ton salle. Voilà. Alors, dans celle-là, euh... <rire> tombe 22 déjà, pourquoi pas. Dans celle-là, euh, Natacha et cochonne. Bon, espère. Et puis, euh, c'est un bateau. Puis là, il y a, il y a comme le gars qui n'est pas vraiment intéressé par elle. Puis euh, le bateau s'appelle les l'épervier bleu, je présume. Puis euh, ils s'en vont, un... vont sur une île chercher un trésor. Puis... <rire> euh... Qu'est-ce qu'elle fait, Natacha? Elle peut du même, je suis tranquille. Elle est hôtesse me semble. Elle est hôtesse de l'air, mais elle fait <rire> <laughs> mais ouais. pour ça, ben, ben, comme Tintin qui est reporter. Oui, c'est ça. Pas, ça. En tout cas, il y a un trésor, puis il y a des, des méchants. Puis, tu sais, maintenant, ça va moins bien, ma à fin, ça finit bien. Puis, c'est ça aussi. <rire> <rire> Alors, 17,95, cherchant beau. Euh... Ben, pensez-y bien. À peine 20 dollars. dans 9 mois. Oui, c'est vrai. Ça, ça sort... Euh, en France, en tout cas, ça sort le 5 mai. Ah, euh... oh bien, c'est bientôt. Ça s'en vient. Ça, ça, vient. Oui, La tâcheur tombe 22. Les perviers bleus, 8 10. <rire> <rire> Merci euh, beaucoup, à... Julien. À plaisir. Aïe, hey, euh, c'est ma fête, fait qu'on écoute une excellente toune de Genesis. Puis, allez pas trop loin, je vous parle de Rush. Euh, c'est un film post-apocalyptique italien. Euh, J'en parle un petit peu. On est à 70 Merci encore, Julien, d'être yeah. passé. <rire> ça, c'est cinéma chaud. On a le vrai Peter Gabriel qui va chanter avec... Euh... Oh, Phil Collins au drum, c'est vraiment une de mes chansons préférées, c'est sûr. Sinon, oh. Écoute ça, Guy. she be playful cinema show cinema show cinema show Romeo locks his basement flat and scarlet's up the stair Bonsoir tout le monde, Tommy Godet qui est très content de vous parler ce soir de roche le film qui a été voté au www.douteux.org. roche c'est un film apocalyptique italien, vraiment un de mes préférés. D'ailleurs, on commence avec la sémantique post-apocalyptique, 2 points. Un moment donné, après la Troisième Guerre mondiale nucléaire, les quelques barbares survivants de l'humanité vivent en petits groupes, souvent barbares, pardon, qui se retrouvent en compétition pour de l'eau. C'est ça le plus important. De l'eau, une source d'énergie et ou des femmes fertiles. Une variante implique aussi des fois un virus ou une zone de quarantaine. On a ce soir une zone de quarantaine. « Cause personnelle, deux points, sémantique encore, lorsque la motivation du héros est de source émotionnelle très proche. Euh, la Le frère, la sœur, la petite copine, mère, père, euh, des fois le chien, j'ai déjà vu une guitare aussi. Un de ces individus ou objets aura souffrir pour que le héros décide de finalement assumer sa position de vecteur d'action et de développement personnage du long-métrage. Ainsi va la cause personnelle. » Post-apocalyptique avec une cause personnelle, d'habitude, on aime ça. <coughs> film de 1983 réalisé par Tonino Ricci, qui est aussi connu sous le nom de Anthony Richmond, ça dépend du côté de l'Atlantique où on se trouve. Euh, un film mettant en vedette Luigi Mezzanotte, euh, Akoa, Conrad Nichols, Akoa, Bruno Medzini, ou Mezzani, je me rappelle plus trop. Euh, roche est un des archétypes premiers de la grande famille des post-apocalyptiques. En plus, avant même que le film commence, c'est personnels ça, je viens d'en parler, on adore ça. On faut le moins 8.5 aussi, vous allez comprendre ma difficulté de trouver les mots pour euh, décrire la chose. Je vais donc tenter de rester descriptif et objectif, juste après cette tirade au subjectif assumé. Ouch, c'est un bon film. Celle derrière la ligne de quarantaine anti-radiation érigée pour stopper les effets résiduels de la troisième guerre mondiale nucléaire qui a anéanti presque toute l'humanité forçant les survivants à vivre en tribus barbares, virgule. Roche survit en mangeant on ne sait quoi dans un pit de sable orangé dépourvu de toute vie. Au détour d'un banc de sable, il découvre un figurant qui ne parle qu'en éructant des monosyllabes. Après un, aussi, euh, un combat aussi court que douteusement monté, Roche parvient à sauver une jeune plante, preuve récente que les radiations sont en train de se résorber. Souhaitant avertir les gens de la zone de quarantaine que la situation s'améliore à l'extérieur des murs... Euh, Rush se fait kidnapper par les hommes du boss des méchants joué par le sang péternel Gordon Mitchell qui, pour un maximum de 4 personnes à qui je suis en train de parler, n'a rien à voir avec Cameron Mitchell qui était euh, dans Low Blow et Deadly Pray pour ne nommer que ceux-ci. Le cinéma est ainsi fait, on se retrouve donc prisonnier aux côtés de Roche, dans une espèce de, de camp de travaux forcés où il faut qu'il déterre des pommes de terre radioactives à main nue. Là. Dans le camp en question, il va se faire des ennemis, il va se faire des ennemis, il va, ennemis, il va avoir une conquête amoureuse, avec des gros plans, puis des, de la tourne-off. Et puis il va devenir, et ça, ça se passe très rapidement, le dernier espoir de l'humanité. Il euh, faut dire qu'il se trouve deux motivations dignes des films qu'on aime, je l'ai déjà mentionné. Euh, la première motivation, c'est que la vamp, la, c'est important, là, as, comme le dernier boss qui est méchant, et il donne des ordres à une fille, comme ça les deux filles peuvent se battre entre elles à un moment donné. ben La vamp dans ce film-là est en fait une espionne des gentils qui n'attend que le sourire de Conrad Nichols pour devenir une gentille et être confirmée, vous allez voir, euh, c'est très motivant. Euh, et deux, le boss des méchants a jadis tué le frère de, de Conrad Nichols, ce qui explique que le film est personnel. On comprend même. Euh, en fait, à un moment donné, roche il avance, puis il dit « Ouais, c'est que salaud a jadis tué mon frère. » Donc, c'est personnel, mais il aurait pu dire « A jadis tué mon frère, euh, mon chien, détruit ma maison et chier sur ma table. » Tu sais, je... en tout cas, le, le, le frère de Conrad n'existait que pour être tué. C'est... C'est très weird. En fait, il n'y a aucune preuve là, que son frère ait existé puis qu'il s'est fait tuer par le méchant. Peut-être c'est juste, euh, je ne sais pas moi, de l'amour qui est non exprimé, mal exprimé. En résumé, euh, parce que ça donne un résumé magique quand tu y penses penseras, j'en ai fait un tantôt, mais j'aime tout le temps ça m'écouter. <coughs> survivait de l'apocalypse nucléaire et habitait solitaire d'un monde dévasté par la radiation. Rush se trouve une cause personnelle et juste pour canaliser sa vengeance qui est elle aussi personnelle lorsqu'il apprend que le boss des méchants tente d'étouffer le fait que la vie renaît à l'extérieur de la clôture en broche à poule C'est une cause personnelle post-apocalyptique, on adore ça euh, Si la première moitié du film se nomme donc Rush dans le camp des travaux forcés La deuxième moitié du film ressemble beaucoup plus à un épisode de box Bunny euh, contre Elmer Food. Vous allez voir, c'est de toute beauté. En effet, le boss des méchants, euh, tel Elmer Food, va passer les 35 dernières minutes du film à courir avec toutes ses autres petits militaires, ces autres drôneises qui meurent. Il court dans le bois. Euh, c'est lui, c'est Gordon Mitchell. On l'a background. Il court dans le bois. Conrad, quel homme! Court dans... je ma phrase Il court dans le bois, donc après Conrad qui sauve en dehors des cartes de caméra et ainsi de suite. Et le Conrad se permet de tuer à peu près toutes les personnes qui traînent autour. C'est un film génial et on, on est très content de vous montrer ça à Douteux TV. Euh, donc, euh, la finale, oui, euh, je l'ai mentionné, 35 des meilleures minutes de cinéma. On est là, là, c'est passé apocalyptique avec les forêts luxuriantes de teinte de bobines qui a mal vieilli. On s'entend que les forêts orangées, euh, ça vient du fait que les tapes VHS... Euh, ça nous fait plaisir de les collectionner pour vous. Et on vous donne tout le temps les films si vous nous contactez. Parce qu'il faut que ça reste en vie ces affaires-là. Sacré Conrad. puis euh, lui, il est de même. En plus, Luigi noté il fait ça dans ses films, il fait... Ah! Il, il, il tire la mitraillette en... Aaaaaaah! C'est de toute beauté, il est, il, est, il est unique et son sourire fromagé un acteur à découvrir, donc euh, à voir absolument dans le film de ce soir, vers la fin, dans les 35 dernières minutes, ça déboule, le début c'est plus comme psychologique, voilà, on a ici euh, les nouvelles veuves, <rire> il est en train de fabriquer ça, <rire> euh, vous allez voir, à un moment donné, il monte après une corde dans un tuyau, euh, d'un puits abandonné, et puis euh, il y a vraiment un rat en plastique, et, et cette séquence-là, c'est très court, Mais c'est très, très, très drôle. Et il y a aussi la séquence de la shed. Ça fait un petit peu penser à dans Commando. Quand un Commando, il s'enferme dans une shed. Puis il n'y a plus de balles. Puis là, là ben, il ah, là, y a mal. Il enlève sa veste. Puis là, il ramasse une hache. Puis des, des scies rotatives. Puis tout le monde pareil. Là. Là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, euh, finalement, euh, je le mentionne aussi là. On le voit mal ici parce que c'est des shots en forêt, on voit pas le ciel, mais dans le film, il, il, il est utilisé à peu près à toutes les fois qu'on voit le ciel, les filtres orangés qu'on met au sommet de la caméra, euh, très très ségep le look, et vous allez voir à la fin quand qu'il tue le dernier boss, Gordon Mitchell, parce que oui, les gentils gagnent, tu sais, ben à la fin là, Il lève le filtre, et on voit le filtre se tasser, c'est de toute beauté, ça aussi c'est très court, mais c'est quand même, voilà, la face fromagée de Conrad de la fin. Fait juste le reculer un petit peu, Guille, ça vaut la peine. Ah là, la mort de... Ah, si de bon film, on va écouter ça juste après, d'un bout à l'autre. On est pas loin du moins 8.5, c'est sûr et certain. Et là, il vient de le tuer, Conrad, qui porte le même linge debout à l'autre. Et voilà, c'était personnel, car il avait tué son frère. <rire> on n'a pas de preuve je le rappelle. Et voilà, Conrad. Vas-y, faites-en. Et, et c'est la séquence, très contente de vous la montrer. On est en train de lever le filtre. Et, et voilà. <rire> le, le boss, c'est mort. Il fait bon finalement. <rire> on est à douteux.tv. Euh, merci de nous avoir suivi On écoute Rush, donc, je le rappelle, un film de 1983, euh, italien, avec Conrad Nichols. Fais-moi ton sourire, Conrad. Fais-moi ton sourire, Conrad! Je veux le sourire de Conrad! Après, je vous lâche! Sourire de Conrad! Il va sourire! Oh! Oh! Oh, et moi, j'achète! Fromage. Fromage! Fromage! Fromage! Oh, yeah! Oh, oh, bam! Merci! On écoute le film!